8. Notre Seigneur, pardonne-nous ainsi que nos frères, qui nous ont précédés de l'éminence, et ne font pas dans nos cœurs une ébullition pour ceux qui croient.